ก้าวสิบหกค่าสรนทันซา c o n j o n c t i o n สามดิฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง Je me lève dès que le réveil sonne. Je me lève dès que le réveil sonne. น i งสือ je me f a t i g u e dès que j e d o i s é t u d i c r je me t a i g u e dès que j e dois é i e i l sonne.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 เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลาคุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้ Je, je travaillerai aussi longtemps que je le peux. je travaillerai aussi longtemps que je le peux. D'ici, je travaillerai aussi longtemps que je s e i e bonne santé je travaillerai aussi longtemps que je s e r e i en i o n n e t a n t é เขา r a i บนเตียง n g นที่จะท e je l Il reste au lit au lieu de travailler. Il reste au lit au lieu de travailler. Elle l un livre à pim, au lieu de faire la cuisine. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. เขาานนนััั่่งใผบบบแททีจะกล้ Il est assis au bistrot. Au lieu d'aller à la maison, il est assis au bistrot. Au lieu d'aller à la maison. Autant que je le sache, il habite ici. Autant que je le sache, il habite ici. a ่ t a n ันทราบ l รร a าของเข a ไ i ่สบาย Autant que je le sache, Sa femme est malade. Autant que je le sache, sa femme est malade. Toutsi đi chan sao, เขาตกงาน Autant que je le sache, il est au chômage. Autant que je le sache, il est au chômage. ด i chan n น n l ั p เ l e ิ n m i s s นั n n ด n ฉ i chan c ตรง t r ล n a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 ดิฉันหาทางไม่พบไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา si